Activité 2 Vous habitez près d'ici Oui, près du musée, derrière l'école et en face de la rivière. Vous êtes étudiant Oui, j'étudie à l'université, près de la bibliothèque et à côté du théâtre.